book 2 24 24การนัดหมาย le rendez-vous le rendez-vous คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะ as-tu raté le bus As tu as raté le bus. Je t'ai attendu pendant une demi-heure. Je t'ai attendu pendant une demi-heure. Tu as oublié d'amener ton portable avec toi. ครังหน้าขอให้ตรงเวลานะคะ Sois plus ponctuel la prochaine fois Sois plus ponctuel la prochaine fois ครังหน้านั่งแท็กซี่นะคะ Prends un taxi la prochaine fois Prends un taxi la prochaine fois ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะ Amène un, Am un parapluie La prochaine fois. Amène un parapluie la prochaine fois. Je suis libre demain. Je suis libre demain. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Pouvons-nous nous rencontrer demain? พรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะ je suis désolé demain cela ne me convient pas je suis désolé demain cela ne me convient pas สุดสับดาห์นี้คุณมีอะไรทําหรือยังคะ as-tu prévu quelque chose ce week-end as-tu déjà prévu quelque chose ce week-end หรือว่าคุณมีนัดแล้วคะ o as-tu déjà rendez-vous Où as-tu déjà un rendez-vous Des chants, je propose que nous nous rencontrions ce week-end. Je propose que nous nous rencontrions ce week-end. Nous a l l o n i r e un p i q u i q u e Voulez-vous faire un pique-nique Voulez-vous faire un pique-nique? Voulez-vous aller à la plage? Voulez-vous aller à la plage? Voulez-vous a l l ก r à la plage? Voulez-vous aller à la montagne? Voulez-vous aller à la montagne? ฉัันนจะไปรบคุณทที่งา Je viens te chercher au bureau. Je viens te chercher au bureau. ทีฉันจะไปรับคุณที่บ้าน Je viens te chercher à la maison. Je viens te chercher à la maison. ทีฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร Je viens te chercher à l'arrêt de bus. Je viens te chercher à l'arrêt de bus.